Nous sommes allongés sur l'herbe de l'été Il est tard, on entend chanter Des amoureux et des oiseaux On entend chuchoter le vent de la campagne On entend chanter la montagne J'ai ta main dans ma main Je joue avec tes doigts Ne que la nuit belle nuit que le ciel merveilleux qui fleurit tout à tout le et mystérieux bien plus vrai vrai mon amour tant que contre mon cœur et dis-moi qu'il n'est pas de plus charmant bonheur que ses yeux dans le ciel que ce ciel dans tes yeux que ta main qui joue avec ma Je ne te connais pas Tu ne sais rien de moi Nous ne sommes Que de vagabonds Filles des bois Mauvais garçon Ma robe est déchirée Je n'ai plus de maison Je n'ai plus Que la belle saison Et ta main Dans ma main Qui joue avec mes doigts J'ai mes yeux Partout l'on ne voit Que la nuit, belle nuit Que le ciel merveilleux Qui fleurit Tour à tour, tendre et mystérieux Viens plus près Près mon amour Tant que contre mon cœur. Et dis-moi Qu'il n'est pas de plus charmant bonheur On oublie L'aventure et la route Et demain Mais qu'importe Puisque j'ai ta main, puisque j'ai ta main mec n'importe puisque j'ai ta main